Hemen antolatzen iren gauza guztiak arrakasta handia dute, haitortu du humoriarekin Jan Rene Echegarrai bai honako hausapesak. Haurten, bosteuntairu eta batgarren Shingarferia ez oizko databatean iraganen da. Hots, lautik saspira. Beti antolaketa mantenduz, Shingarferia ofizialki gaueko sortzitan amaituko da. Peinak gaueko amaretan, etxiko dira eta ostatuak goizeko batetan. Alors, on avait plusieurs pistes de réflexion que nous avons menées avec les salaisonniers eux-mêmes. Nous avons en effet considéré que ceux qui étaient les interlocuteurs privilégiés pour la préparation de la forre au jambon, c'était les professionnels eux-mêmes. En aucune manière, tous ceux qui, et c'est heureux par ailleurs, hein, bénéficient des retombées de la fréquentation de la forre au jambon. Alors, tout à quoi, tout est en belas, tradition Nous, ce qui nous motive, Ce qui justifie que l'on se batte autant pour le respect de la tradition de la faune au jambon, c'est la qualité du produit et les professionnels qui se battent pour qu'elle soit préservée.